Alors, bien-aimé, vous voyez comme c'est bon d'avoir euh, ces, ces paraboles que Jésus nous, nous donne. Toujours pour éclairer notre vie, vous voyez, c'est ça qui est important, c'est de voir comment euh, Jésus peut encore aujourd'hui, dans mon quotidien, mettre la lumière de sa lumière de vérité. Et vous voyez, il ne nous parle pas seulement de choses très spirituelles. Il nous parle de choses très concrètes. Et de temps en temps, il faut savoir lire l'Évangile comme ça, de manière très concrète. Regardez ce qu'il nous dit aujourd'hui. N'allons pas trop vite dans la spiritualité, s'il vous plaît. Écoutons bien ce qu'il nous dit. Vous voyez, il veut, nous insister, il veut nous inciter, dans notre vie de tous les jours, à avoir une attitude simple, de simplicité. Regardez, il, il raconte cette histoire, il imagine... Voilà, Il demande à ses disciples, imaginez, imaginez que l'un d'entre vous est un ami et qu'il aille le trouver en pleine nuit pour lui dire, en toquant à la porte, ouvre-moi la porte, donne-moi trois pains, parce que j'ai quelqu'un qui vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui donner. C'est légitime comme, dit, comme demande seulement, <rire> c'est le beau milieu de la nuit. Alors l'ami qui est à l'intérieur, eh bien naturellement, il entend ça. Il se dit Oh là là, il est au fond de son lit avec son bonnet de nuit, là, il est en train de déjà en train de dormir, il a entendu la porte claquer, qu'est-ce qu'il va dire? Comme tout le monde, hein, il va se, un peu s'énerver, il dit Mais enfin, tout le monde est couché, euh, toutes les portes sont fermées, euh, j'ai rien à te donner, euh, c'est pas le moment. Et puis, et puis, comme tout le monde, voyant son ami quand même qui est en bas, eh bien il va finir par se lever. Et puis il va ouvrir le placard, sortir trois pains, ouvrir la porte, aller prendre tes trois pains, et laisse-moi tranquille maintenant. Vous voyez, c'est très simple. Ce, ce, cet ami va donner, de toute façon, même si, même si c'était pas forcément le bon moment, même si on lui a un petit peu dérangé, en réalité, la demande est légitime puisque c'est pour le bien. C'est parce que j'ai un ami qui vient d'arriver, je n'ai rien pour lui. Et donc, c'est pour le bien, il le demandera, il le donnera. Et voyez ce que le Seigneur essaie de nous dire, avant de parler de la prière. Il nous dit, voyez, dans vos relations les uns avec les autres, soyez simples. Et puis même si vous, si vous risquez de déranger un petit peu, allez-y, demandez. Posez vos questions, passez à l'acte. Ne, ne soyez pas tout le temps attentif, attentiste, pardon, oui, attentif il faut l'être, mais attentiste en vous disant « Dieu pourvoira, Dieu pourvoira, oui, c'est très bien, c'est vrai ». Mais il faut quand même passer à l'action de temps en temps. Il faut il faut se il faut sortir les mains des poches et il faut y aller. Et il faut savoir demander très simplement les choses et ne pas avoir peur de déranger. Bien sûr, il faut faire les choses avec tact. On évitera tout de même d'aller réveiller le curé à trois heures du matin parce qu'il faut absolument que je me confesse maintenant. Peut-être que ça peut être légitime, mais on peut peut-être aussi attendre le lendemain matin et puis une bonne nuit de pénitence ne fera pas de mal. Vous voyez, on peut, on peut, on peut avoir de temps en temps un peu de toupet, un peu, être un peu important et demander les choses parce qu'elles sont bonnes. Et donc, il faut avoir cette simplicité entre nous et surtout, il faut avoir ce qu'on appelle de la prudence. La prudence, ça n'est pas, vous savez, euh, oulala, il risque peut-être d'y avoir euh, une voiture qui passe, je ne vais surtout pas traverser. Eh bien, bien sûr, il risquera toujours d'y avoir une voiture qui passe, puisque c'est une route. Mais je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y a pas de voiture où elle est très loin, je traverse. Ça, c'est la prudence. Il faut savoir faire ce qu'il faut faire. Sinon, on restera toujours sur le même côté. Et on ne pourra pas traverser, on ne pourra pas avancer. La prudence, c'est de savoir se dire, là, il y a quelque chose à faire, peut-être que ça va déranger, mais je sais qu'il faut le faire. Peu importe les conséquences sur moi, Il faut le faire, je le fais. » Vous voyez, c'est d'abord ça que Jésus nous, nous exhorte à faire. Et puis, et puis, il va un peu plus loin, bien sûr. Il nous dit, voilà, « Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. » Il veut nous dire, voilà, ça vaut pour la vie quotidienne et ça vaut aussi pour le Seigneur. Vous voyez vous-même qui êtes mauvais. Il est un peu fort quand même, hein ne sommes pas foncièrement mauvais, mais quand même, il y a du mauvais en, en chacun d'entre nous. Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et même si votre enfant vous demande un œuf, vous n'allez pas lui donner un scorpion. Vous-même qui savez de, donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père des Cieux vous donnera le Saint-Esprit, si vous lui demandez Et c'est là qu'il faut aller jusqu'au bout et dire « voilà, c'est très bien de demander les choses » il faut maintenant demander au Seigneur ce qu'il y a de plus nécessaire pour nous. Et il faut demander avec insistance. Non pas seulement une fois comme ça, il faut demander avec insistance, quitte à déranger le Seigneur, quitte à l'ennuyer, quitte à le lasser avec nos demandes, mais si c'est pour lui demander le Saint-Esprit, il faut le faire. La prudence va jusque-là, demander l'Esprit-Saint pour qu'il nous le donne. Et alors avec l'Esprit-Saint viendra la prudence dans toute sa surnaturalité parce que la prudence vous avez compris c'est quelque chose de surnaturel il faut que nous demandions le Saint-Esprit alors si vous le voulez bien ce matin pour chacun d'entre nous mais pas seulement pour nous on peut aussi demander pour les autres vous avez vu cet ami important il vient pour demander trois pains pour son ami Eh bien demandons du pain c'est à dire le Saint-Esprit pour tous ceux que nous connaissons et en particulier pour tous ceux qui vivent autour de nous ici au Lavandou, qui ont besoin du Saint-Esprit, qui aura peut-être du mal à rentrer dans leur cœur, mais qui pourra au moins tout autour d'eux euh, euh, se, se répandre pour les conduire jusqu'à la vérité. Alors, frères et sœurs, prions ensemble pendant cette Eucharistie que le Saint-Esprit se répand dans nos cœurs et dans ceux que nous aimons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.